Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition de la mi-journée de ce vendredi 9 octobre 2020 à la présentation Raïssa Liliane Inamahoro. D'abord les titres. Le maire de la ville de Bujumbura tranquillise les commerçants dont les marchandises n'ont pas été détruites par le feu dans le marché de Kamenge. Ils sont appelés à patienter une semaine pour pouvoir récupérer leurs marchandises. Vous aurez les précisions avec le commissaire de police Jimmy Hatungimana. Et au sommaire également, c'est cet avertissement du ministre en charge des postes à l'endroit des agents de la poste qui s'adonne au vol dans cette entreprise. Vous l'entendez? dans ce journal, Agitega, la capitale politique, l'on parle des grognes des motards faisant le transport rémunéré qui s'inscrit en faux contre l'achat du nouveau gilet de travail qui coûte 20 000 francs bourrondais selon eux. Celui qu'ils avaient acheté avant euh, est toujours en bon état. Voilà pour le sommaire de cette édition mise en onde par Eric Ouiman. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, les commerçants dont les marchandises n'ont pas été consumées par le feu qui a récemment ravagé le marché de Kamenge sont demandés de patienter une semaine pour que leurs marchandises leur soient restituées. Le commissaire de police Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, qui le dit, indique qu'une fois la commission mise en place à cette fin aura fini son travail, ces commerçants pourront récupérer leurs marchandises. On l'écoute. Le marché de Kamenge a pris feu. Ça a été une désolation pour tout le monde. Pour tout le monde, je veux dire, euh, c'est pas seulement les vendeurs, et la population de Bujumbura et le pays tout entier. Alors, vraiment, c'est une désolation euh, dans la mesure où euh, nous n'avons pas pu sauver tout ce qu'il fallait sauver. Mais néanmoins, le véhicule anti-écendie, qui est parvenu quand même à franchir la zone, a pu éteindre une partie et a empêché, n'est-ce pas, l'autre partie de, de consommer. Alors, la partie qui n'a pas été consommée, c'est une partie qui contient certaines marchandises et aujourd'hui, la partie est fermée, juste pour nous assurer qu'il n'y a pas de fouilles. Alors, C'est vrai, les propriétaires de ces marchandises ont droit à leurs marchandises, n'est-ce pas Ce qui veut dire que nous devons attendre un tout petit peu la, la semaine, c'est comme son Excellence l'avait prononcé, pour dire qu'il euh, va mettre une commission qui va essayer euh, de travailler en sorte que le marché puisse encore une fois être réhabilité. C'est vrai, on ne peut pas autoriser directement les gens d'entrer de, à son marché parce qu'on ne sait pas qui est propriétaire de quoi, ainsi de suite. À partir du moment que la commission sera mise en place, nous allons ouvrir ce marché pour que ce propriétaire de certaines marchandises puisse les récupérer. La problématique, les récupérer pour aller les vendre où C'est ainsi que nous devons aller vite pour chercher un terrain où euh, tout le monde pourra être là-dedans, vendre à toute euh, qui est étudie. Je pense qu'il faut qu'ils attendent un tout petit toute la semaine, en attendant que la commission euh, sera mise sur pied. Et à partir de là, nous allons décider où mettre les commerçants ou les vendeurs qui ont encore quelque chose à vendre. Et en page télécommunication, la ministre de la télécommunication, des technologies, de l'information et des médias met en garde les agents de la Poste sur les cas de vol observés dans cette entreprise. Marie-Chantal Nijimbele a dit que la manière dont se font ces vols reste inquiète. Elle invite tout un chacun à aider dans la lutte contre ce phénomène. Elle l'a annoncé ce vendredi lors de la célébration de la Journée mondiale des Postes qui est célébré. Le 9 octobre de chaque année. On écoute euh, Madame Marie-Chantal Nijimbélé. La Régie Nationale des Postes, par son caractère de proximité et la confiance qu'elle suscite auprès des citoyens burundais, devrait saisir les opportunités qu'offre la transformation digitale au Burundi. Le gouvernement du Burundi ménagera aucun effort pour soutenir le secteur postal burundais, tant par l'amélioration du cadre légal ou par d'autres appuis multiformes. Conformément aux prescriptions de l'État au DINVEI, par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Général-Major Évariste Ndayishimiye. La guerre contre la pauvreté va d'opérer avec la lutte contre toute forme de corruption, de détournement des fonds et de messages de la chose publique. Le gouvernement du Burundi ne tolérera jamais certains comportements qui se font observer dans certains bureaux postaux où le détournement des fonds semble s'instituer en mode de gouvernance. Le gouvernement laborieux et responsable ne pourra en aucun cas accepter le détournement des fonds des clients de la Poste. Des mesures sévères doivent être prises pour décourager de tels comportements. Nous interpellons le personnel de la Régie nationale des Postes à s'atteler au travail basé sur les performances, à combattre toute forme de et de détournement de fonds, à éviter la complicité dans le détournement de fonds et dans les actions de détournement de fonds, et enfin à oser dénoncer toute forme de détournement de fonds. Voilà, c'était la ministre Marie-Chantal Nijimbele, euh, la ministre de la télécommunication, des technologies, de l'information et des médias. À 13h, passé de, euh, deux minutes, poursuivons ce journal par cette page Coopération. Le gouvernement burundais appelle les chefs des missions diplomatiques et consulaires, des représentants des organisations du système Nations Unies et des représentants des organisations régionales et internationales accréditées à Bujumbura, à contribuer pour... Pour la levée du Burundi sur l'agenda des Nations Unies et des sanctions infligées, cet appel est du ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement. Ce vendredi, lors d'une réunion de briefing avec ses diplomates, Albert Shingiro invite ces derniers à accompagner le plan national de développement du Burundi. Suivez-le, ces propos ont été recueillis par Moïse Misago. J'ai demandé à nos partenaires qui souhaiteraient intervenir pour accompagner au Burundi dans la mise en œuvre de son plan national de développement pour qu'ils puissent aligner leurs activités aux priorités de son plan national, mais aussi aux projets identifiés par nous-mêmes les Burundais. Le moment des priorités d'imposer des programmes au peuple burundais, ce moment est révolu. Donc nous devons nous-mêmes les Burundais s'approprier pleinement de ces programmes et projets de développement et que les partenaires viennent nous appuyer comme accompagnement. J'ai aussi insisté sur les relations en général avec tous les pays du monde, que le Burundi entretient des relations très nourries, des relations très positives avec l'ensemble des pays, mais qu'il y a une minorité de pays qui ont pris des sanctions unilatérales, des sanctions injustes contre le Burundi depuis 2015. Ces partenaires, j'ai insisté, que le temps de poursuivre ces sanctions est révolu, qui doivent évoluer parallèlement avec ce qui se passe sur le terrain au Burundi. Les événements sont très positifs, Nous ne voyons pas un argument majeur qui pourrait justifier la poursuite de ces sanctions injustes et immorales. Alors, euh, j'ai insisté sur cela. J'ai même dit que si euh, ces sanctions injustes auraient à perdurer, malgré les, les progrès significatifs déjà enregistrés dans notre pays, que le Burundi pourrait aussi euh, appliquer le principe de la réciprocité. Ces pays ont aussi des intérêts, des intérêts ici, qui peuvent être touchés par des sanctions prises par le Burundi. Mais nous n'allons pas aller jusque-là. Euh, bien évidemment, nous sommes euh, contraires à l'usage des sanctions dans les relations internationales. Nous sommes partisans du dialogue et de la coopération, mais ce serait éventuellement une décision de dernier ressort si jamais ces sanctions auraient à perdurer. Nous ne pouvons pas continuer à attendre notre jour qu'on la gifle et qu'on de la deuxième jour, qu'on la gifle éternellement. À un certain moment, nous devons y répondre d'une façon proportionnelle pour que nos partenaires puissent voir aussi que nous sommes un pays digne, un pays souverain, qui a aussi ses principes et valeurs auxquels nous croyons. Et en page société, les collines Kigwati 1 et Kigwati 2 de la zone Rukaramouan, commune Moutiimbudzi de la province Bujumbora, font face depuis cinq mois à un manque criant d'eau. Suite à cette situation, des maladies liées au manque d'hygiène, notamment les diarrhées et les verminoses, se font déjà remarquer dans la localité. Que ce soit les autorités à la base, que ce soit la population, tous demandent aux autorités compétentes de résoudre ce problème de manque d'eau. Reportage signé Armel Moutori. Il s'observe un manque de criant d'eau depuis 5 mois en zone Rukaramou, sur les collines Kigwati 1 et Kigwati 2, comme le confirme Anne-Marie Rizimana, chef de colline Kigwati 1. Nous avons un problème de manque d'eau sur les collines Kigwati 1 et Kigwati 2, ce depuis environ 5 mois. Nous utilisons l'eau des canaux d'irrigation et l'eau de la rivière Manda. Nous avons essayé par tous les moyens d'avoir de l'eau potable, mais en vain. Nous demandons la résolution de ce problème. Cette habitante de la Corine Kiguati nous raconte les difficultés qu'elle endure suite à son manque d'eau dans la localité, notamment les problèmes de maladies liés à une mauvaise hygiène. Nous faisons face à plusieurs difficultés pour avoir de l'eau potable. Nous sommes obligés de nous rendre à Boringa, en commune de Gihanga ou à Amaranja. On quitte ici à 5 heures du matin pour retourner à midi, parfois même à 14 heures. Ceux qui ne peuvent pas se rendre dans ces localités ou qui n'ont pas de moyens, utilisent l'eau de la rivière Randa. Le bidon de 20 litres qui arrive ici coûte 2000 frambourg. Nous avons des problèmes de santé sur tous les enfants avec des problèmes de diarrhée et de verminose. Le directeur de l'école fondamentale de Kiguati confirme également le manque d'eau dans la structure qu'il dirige et demande la résolution de ce problème. Ici à l'école, nous avons le même problème de manque d'eau depuis longtemps parce que nous partageons la même ligne de distribution d'eau avec les deux sites de Kiguati en zone de Avant la clôture de l'année scolaire précédente, l'eau était disponible. C'est avec la rentrée scolaire que nous nous sommes heurtés à ce problème. Pour avoir de l'eau, nous n'aurons aux eaux provenant des canaux d'irrigation des Que ce soit les autorités à la base, que ce soit la population, ils s'accordent tous à demander de l'aide aux autorités compétentes pour disponibiliser l'eau courante dans cette localité de Rukaramu. Armel Motore, toujours en page société. Les habitants de Charama, quartier somali en zone Kinama de la mairie de Bujumbora, se sont organisés pour construire un caniveau d'évacuation des eaux de ruissellement jusqu'à la rivière Gikoma. Ils précisent que les moyens utilisés à cette fin sont sortis de leur poche où chaque ménage devait payer une somme de 200 000 francs borondais. Actuellement, ils s'en réjouissent du fait qu'ils ne sont plus menacés par les Les détails avec Vestine Aboutoyi. Ce caniveau construit à l'aide des pierres et du ciment se trouve à la valle de Charama, quartier Somalie, en zone équiname de la mairie d'Obujumbura, où stagnaient les eaux de ruissellement. Les habitants de ce quartier indiquent qu'après avoir vécu dans des situations inquiétantes et chaque fois que la pluie tombe, les chefs du dit quartier se sont réunis pour étudier comment faire face à ce problème et ont décidé, en commun accord avec les riverains, de donner une contribution de 200 000 francs burundais par ménage. Après l'annonce de cette décision, Ces habitants, font savoir qu'ils n'ont pas hésité à payer cette somme étant donné que leurs infrastructures valent plus que cette somme. Actuellement, ils se réjouissent de cette initiative parce qu'ils ne sont plus menacés par les inondations. Néanmoins, l'un des chefs de ce quartier, coordinateur de ce projet, yumva, déplore le manque de moyens suffisants pour terminer ce projet. Il signale que ce projet a déjà coûté plus de 9 millions de francs burundais sur une distance de plus de 200 mètres et demande une assistance financière ou matérielle pour pouvoir terminer le reste de ce caniveau non encore construit. Quittant Bujumbura, hein, dans, au nord euh, dans la province de Ngozi, où bientôt euh, il sera un ouf de soulagement chez les clients de la Régie des eaux, touchés par des surfacturations. Un nouveau logiciel détectant les erreurs sur les factures d'eau et d'électricité de cette société verra bientôt le jour. Réponse du directeur commercial de la Régie des eaux après des lamentations de ses clients représentés par les administratifs à la base dans un atelier de ce jeudi de vulgarisation d'un document de stratégie pro-pauvre pro, euh, pro spécifique à l'eau potable et à l'assainissement au Burundi. Louis Mutima indique même que euh, les centres les plus éloignés du chef lieu de la province n'auront plus ce problème. Une solution alterne, euh, alternative est envisageable pour ces derniers Les détails avec Apollinaire Mouzagar. Dans cet atelier, regroupant les responsables administratifs et les chargés d'eau au niveau communal et provincial de la région nord du Burundi, bon nombre de participants ont déploré la substitution faite à la régie des eaux sur l'eau et l'électricité. Une situation qui est même arrivée à certains administrateurs communaux, comme ils l'ont dit eux-mêmes dans cet atelier. Le directeur commercial de cette société reconnaît ses erreurs, mais promet de les corriger bientôt. Louis Moutima indique qu'un nouveau logiciel apte à détecter ses erreurs, verra bientôt le jour. Pour les centres éloignés du chef-lieu de la province, il y aura, d'après Louis Moutima, des personnes sur place qui feront des relevés par la prise de photos, puis les envoyer à qui de droit à la régie des... Proposé ce jeudi dans un atelier de vulgarisation d'un document de stratégie permettant aux ménages les plus pauvres d'accéder aux services améliorés d'eau et d'assainissement. La directrice générale de l'eau potable et assainissement de base au sein du ministère de l'hydraulique, énergie et Mines qui a organisé cet atelier et appelle les administratifs à la base à plus de sensibilisation de la population pour qu'il y ait une solidarité afin que ces ménages vulnérables aient aussi accès à cette eau potable des bornes fontaines. Les organisateurs de cet atelier Rappelle que le prix officiel d'un bidon d'eau de 20 litres et d'eau de 10 francs. Le gouvernement burundais entend payer 50% de la facture d'eau en vue de concrétiser les mesures prises pour lutter contre le Covid-19. Donc, apprenez Radio Isanganil. Je vous le disais tout au début de ce journal qu'il y a des grognes des taximotards de la ville de Gitega qui s'indignent de la cherté du nouveau gilet de travail à 20 000 francs en bout alors que celui qu'ils avaient acheté à 30 000 francs en bout était encore en bon état. Ils demandent à l'association Amotabou de sursoir sur sa décision. Le représentant de l'Amotabou à Gitega dit que cette mesure émane du ministère des Transports et qu'ils sont tous concernés. Le point avec Arthur Kavaouchi. Ce nouveau gilet qui est en train d'être vendu à 20 000 francs bouts au taxi motard a une couleur jaune avec le symbole du drapeau national ainsi que le numéro du conducteur. Ces taxis motards ne sont pas du tout contents Car ils disaient que le gilet qu'ils avaient était encore en bon état. Nous ne sommes pas contents car moi, j'ai un autre gilet qui était toujours en bon état et je l'avais acheté avec de l'argent qui s'ajoute sur celui-ci. Ils demandent une restructuration de la motabou. Nous demandons une restructuration de la motabou. S'il y a quelque chose à faire, qu'on nous associe. Manila Mbona représentant de la Motabou Agitega, dit que ce changement de gilet émane du ministère des Transports et que son prix est passé de 30 000 francs à 20 000 francs. Le ministère des Transports a ordonné le changement de gilet au niveau national et donc nous ne pouvons pas rester à l'écart ou dire qu'on peut porter des mauvais gilets. Ou des anciens. Les taxis motards de Guitega se sont vus changer de gilet trois fois et dans toute la province de Guitega, les motards sont au nombre de 3100 et la commune de Guitega a à son sein 2100 taxis motards. Depuis la capitale politique Guitega, Arthur Kavabushi pour la radio Sananilo. Et pour clore ce journal, cette actualité en brève plus de 600 cas de malades mentaux ont été enregistrés dans le service d'urgence au centre neuropsychiatrique, neuropsychiatrique de Karmengue en une période de six mois. À propos de Pierre claverne Jedimana chargé de la prise en charge des patients à ce, euh, à ce centre. Certains des patients rencontrés affirment qu'ils sont au stade de guérir. Ils lancent un appel à leurs voisins de se rendre à l'hôpital. Une fois qu'il présente des symptômes. La situation est ainsi au moment où nous sommes à la veille de la célébration de la journée dédiée aux malades mentaux, célébrée le 10 octobre de chaque année. Fin de ce journal qui vous a été présenté par Raïssa Liliane Inamahoro. Merci à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. Merci à l'équipe de la rédaction et merci à Francine Ndirokoubgaïo qui a réalisé ce journal. Au revoir à tous.